trente trente au restaurant i au restaurant i un jus de pomme s'il vous plaît un jus de pomme s'il vous plaît une limonade s'il vous plaît une limonade s'il vous plaît un jus de tomate s'il vous plaît un jus de tomate s'il vous plaît j'aimerais Un verre de vin rouge. J'aimerais un verre de vin rouge. J'aimerais un verre de vin blanc. J'aimerais un verre de vin blanc. J'aimerais une bouteille de champagne. J'aimerais une bouteille de champagne. Aimes-tu le poisson Aimes-tu le poisson Aimes-tu le bœuf Aimes-tu le bœuf Aimes-tu le porc Aimes-tu le porc Je désirerais un plat sans viande. Je désirerais un plat sans viande. Je désirerais un plat de légumes. Je désirerais un plat de légumes. Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. Voulez-vous du riz en accompagnement Voulez-vous du riz en accompagnement Voulez-vous des nouilles en accompagnement Voulez-vous des nouilles en accompagnement Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? Ça ne me plaît pas. Ça ne me goûte pas. La nourriture est froide. La nourriture est froide. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ce n'est pas ce que j'ai commandé.